dieu dit, n'approche pas d'ici. Hote tes sandales, de tes pieds. Car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. que Maisons, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent Mais il y en a aussi des bois et de terre Les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vide Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble Sanctifié, utile à sommettre, pauvre pour toute œuvre bonne Donc me dit Seigneur, Seigneur, n'entrira pas forcément dans le royaume des cieux Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur N'est-ce pas ton nom que nous avons prophétisé Entendons que nous avons chassé des démons Entendons que nous avons fait beaucoup de miracles Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vo qui commete l' limitquité.